Excellent, excellent, merveilleux, il est 10h, merci d'écouter Galaxy sur le 95.30. Voici tout de suite le moment de retrouver l'émission habituelle, comme tous les dimanches. 10h midi, voici tout de suite, partie after, bienvenue à bord. Pascal Mancini pour vous accompagner jusqu'à midi. Unlimited music. Galaxy.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 Découvert avant tout le monde, c'était sur Galaxy bien sûr, avec Sandiv et le titre "Blip", un titre que vous pouvez désormais retrouver en format digital sur la dernière compilation Solid Soon 2008.2. On poursuit tout de suite cette émission à 10h et 13 minutes avec James Harcourt. naturellement d'écouter Galaxy. Merci de votre fidélité. Vous êtes bien calé sur les bonnes ondes. C'est parti after. Depuis 10h jusqu'à midi, voici pour poursuivre Delirium avec le titre Silence. Remix signé, signé, signé, que je regarde sur mes fiches. Remix signé Nice Van Gogh. Présenter cet artiste extraordinaire Monsieur Paul Van Dyck Il est 10h40, un petit tour du côté De l'information de proximité On parle tout de suite d'un concert de jazz Ce dimanche 22 juin ça se passe au Musée des Arts et Traditions Populaires de Watrelot à 16h sur la scène Groovebox Trois musiciens hors pair qui vous proposeront une sélection des plus grands standards de jazz au funk en passant par la musique latine et la chanson française, entrée libre renseignement 0320 815 950, on vous parle aussi du First Eurotour qui se déroule du mercredi 25 juin à 20h à la boîte de musique de Waterloo sur scène des groupes adolescents en Punk Rock California et Burning Head Pure Rock Orléans, Infoline 06 14 99 01 99. On vous parle aussi pour terminer de l'exposition Flora Magica. Le centre historique minier de l'Ouard vous convie à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à partir du, du jeudi 26 juin jusqu'au jusqu 31 décembre. Excusez-moi. Vous pourrez découvrir et admirer des œuvres et créations photographiques de l'artiste Stéphane Sac. Renseignement au musée de la mine du Nord, Pas de Calais 03 27 85 95 82 ou double www.chm-leward.com et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations en cliquant, en allant sur le site de Galaxy, www.galaxiefm.com Côté musique, il est juste derrière moi, c'est Steve Mack avec le titre You, un titre que vous pouvez découvrir sous le label Toolroom. like the David Vendetta, Galaxy vous donne l'heure il est pile poil 11h <t 'en> dernières nouveautés de la scène électronique avec un instant spectre avec le titre Manjala que vous pouvez retrouver sur le label Décadent 10h 11h excusez-moi et 34 minutes on vous parle tout de suite de l'information de proximité on vous parle d'une exposition Flora Magica au centre historique de Meunier de Leward qui font convie à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à partir du jeudi 26 juin jusqu'au 31 décembre vous pourrez découvrir et admirer les œuvres et créations photographiques de l'artiste Stéphane Sac renseignement au musée de la mine du nord Pas de Calais, 03 27 95 82 82 ou sur le site www.chm-loward.com. On parle aussi d'une manifestation Berlouf. On recherche justement des figurants sur Waterloo. Appel à la candidature de figurants pour la consultation de brûlage de Berlouf. renseignements et inscription 0320 81 65 84 ou ville-waterloo.fr. Et on va terminer avec ce concert de jazz en ce dimanche 22 juin. Ça se passe. Au musée des arts et traditions populaires de Waterloo à 16h, sur scène Groovebox, trois musiciens hors pair qui vous proposeront une sélection de plus grands standards de jazz au funk en passant par la musique latine et la chanson française. Entrée libre, renseignement 1103-2804-950. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore en allant sur le site de Galaxy, galaxyw.fr. Voilà, on va aller tout de suite du côté d'un standard de l'époque, pas si vieux que ça, mais ça marche encore du tonnerre. Voici Et tout de suite Mandy avec le haut oh Superman. avec le dernier Sébastien Léger que vous pouvez retrouver bien sûr en format digital sous le label Mistec Music. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble tout à l'heure aux alentours de midi. C'est ADN que vous retrouverez pour une session Electro House. Il sera suivi de l'incontournable Michael H pour sa session trans de 14h à 16h suivi de Sly Arnaud 16h 18h, Byron Wesley de 18h à 20h, Mandré de 20h à 22h. Sans oublier aussi notre ami Guillaume de Baskerville pour son émission Prélude de 22h à 23h. Et on terminera bien sûr cette soirée avec l'incontournable SIC pour la session hardcore. Ça sera aux alentours de 23h jusqu'à 1h du matin. reconnu c'était le groupe Dépêche Mode Remix signé Paul Vandy qu'il nous reste quelques minutes à passer ensemble remercie d'avance de votre grande fidélité prochain rendez-vous bien sûr ça sera la semaine prochaine dans quelques minutes c'est ADN que vous retrouverez accompagné de MD voici tout de suite pour terminer cette émission un grand standard de l'époque voici tout de suite Aïd va chez Lonis. Lonis à l'instant avec Aïe nos Bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table. Bon après-midi à l'écoute de Galaxy. Voici tout de suite dans quelques secondes ADN et DJMD pour commencer.